بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باسن الى يوم بعد قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ربي dans ce verset Allah Taala nous informe que celui qui espère le rencontrer c'est-à-dire celui qui recherche et souhaite rencontrer son Seigneur se doit d'accomplir de bonnes actions et ne rien associer à son Seigneur dans ses actes d'adoration. La rencontre d'Allah qui est désignée ici est celle qui est spécifique. Car la rencontre d'Allah, en arabe l'Oqya, est de deux types, comme l'a cité Shire ibn Uthaymin. Le premier type est la rencontre générale pour toute personne. C'est-à-dire que chacun reviendra yom al-qiyama vers son créateur pour être jugé. Cette rencontre englobe toutes les personnes, aussi bien les croyants, que le mécréant. Et le second genre est l'opia el-chan sabil C'est la rencontre d'Allah qui est spécifique aux croyants. Elle ne sera accordée qu'aux croyants. C'est celle qui est désignée dans le verset cité au début. Allah sera satisfait de ses serviteurs et leur accordera de ses bienfaits. Les savants ont cité qu'à l'englobée royatullah, c'est-à-dire la vision d'Allah, Comme l'a cité entre autres chez l'Islam ibn Taymiyyah qui a dit en commentaire du verset « Quiconque espère rencontrer son Seigneur » il a dit « C'est-à-dire celui qui espère voir Allah car les croyants verront leur Seigneur dans l'au-delà » Et cela fait partie de la l'aqidah de Al-Sunnah wal a. Et les savants cités que c'était la plus grande des ni'ma, c'est le plus grand des bienfaits. Les savants ont cité que cette ni'ma est encore plus grande que celle d'entrer au paradis. Donc celui qui espère rencontrer son Seigneur, que doit-il faire Fal <mérite> Celui-ci se doit d'accomplir des œuvres pieuses, c'est-à-dire les œuvres qu'Allah <mérite> Tabaraka <mérite> wa Ta'ala <mérite> agréé. car raja la L'espoir seul ne suffit pas, il faut œuvrer. al et la musammal iman Les œuvres entrent dans la définition de la foi. Et sachez que pour qu'une œuvre soit pieuse et acceptée, elle doit respecter deux conditions. La première des conditions est l'ikhlas. L'œuvre doit être vouée exclusivement à Allah. « Allah al-Nabi alayhi wa salam, Les actes ne valent que selon leur intention. » La seconde condition est « al-mutaba'a » Il faut que cet acte soit conforme au loi d'Allah, à la sunna du prophète Ali salam qui a dit Celui qui fait un acte non conforme à nos préceptes, celui-ci sera rejeté. Ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Par exemple, celui qui fait le maghrib en 4 raka au lieu de 3 raka, eh bien sa salat est invalide. Sa salat n'est pas acceptée. Et les savants ont cité que ces deux hadiths étaient les balances des œuvres. Le premier hadith, les œuvres ne valent que selon leur intention, et la balance des œuvres intérieures. Et le deuxième hadith, celui qui fait un acte non conforme à nos préceptes, celui-ci sera rejeté, et la balance des œuvres apparentes. Il rejette toute forme de bid'a, d'innovation, fait d'in, dans la religion. « Sommakal » c'est-à-dire que la personne ne doit pas commettre d'acte de shirk, d'association bi ibadati rabbi qui n'associe aucun dans l'adoration de son seigneur ici allah tabaarak wa ta'ala a cité l'adoration car elle lui est spécifique la yastahiq al ibada illa allah wahda wa ne mérite l'adoration si ce n'est allah et ici on va se poser une question pourquoi allah ta'ala a cité le terme rabb rabb rab qui signifie al khaliq al malik al mudabbir C'est-à-dire le Créateur, le Souverain, celui qui détient la royauté de toute chose, celui qui gère toute chose. Pourquoi Allah a cité le terme Rabb et non pas Allah Pourquoi t il dit qu'il n'associe aucun dans l'adoration de son Seigneur et non pas dans l'adoration d'Allah La réponse est ce qu'a cité Sheikh Ibn Azimine qui a dit qu'Allah a cité le terme Rabb pour faire référence à la cause. C'est-à-dire tout comme Allah est un Rabb. Celui qui t'a créé et qui n'a aucun associé avec lui, qui a participé à ta création, eh bien, tu te dois de vouer tes adorations à lui seul. Il en est de même dans le verset. <inaudible> Adorez votre Seigneur, <inaudible> qui vous a créé, <inaudible> ainsi que ceux qui vous ont précédé. Celui qui a créé toutes choses est le seul à mériter l'adoration. Pourquoi aller vénérer une statue, adorer un djinn un ange, un mort, même si c'est une personne vertueuse, alors qu'ils ne sont pas créé et que même sont créés. وَقَوْلُوا هَدًا وَنَا C'est-à-dire que le terme « aucun » est indéterminé dans un cadre d'interdiction. Il englobe toute personne et toute chose. Il ne faut donner aucun associé à Allah. On retiendra de ce verset que le shirk est interdit et le riya, l'ostentation à laquelle on va s'intéresser, en fait partie. Sachez que le shirk, également, yuhbit al le shirk annule les œuvres le shirk invalide les œuvres même si la personne œuvre beaucoup pourquoi à cause d'une condition qui n'est pas respectée c'est celle de l'ikhlas euh, l'ikhlas qui consiste à œuvrer exclusivement pour Allah taala donc cette condition là ici n'est pas respectée et le shirk a différents degrés de gravité et différentes formes ici on va s'intéresser à une de ces formes qui est arriya l'ostentation qu'est-ce que Ria? Ce terme a la même racine que le verbe « ra'a yura'i ». On dit également « mura'a ». Donc euh, cela provient du verbe « ra'a ».« Ra'a » qui signifie « voir ». Alors « ria » comme l'a défini el ibn Uthaymin, est a yamal amalan liyara'u n'as fayamdahu ala kouni'a abidan ». Le « ria » c'est lorsque la personne œuvre pour que les gens la voient et fassent son éloge. Cette précision est importante. Son but est d'obtenir l'éloge des gens et leurs compliments, qu'ils parlent bien sur elle. Par exemple, quelqu'un va donner de l'argent aux pauvres devant d'autres personnes qui le regardent pour qu'on dise de lui qu'il est généreux. Ou allonger sa salade ou pleurer pour paraître plus pieux. Par contre, si c'est pour enseigner, pour donner l'exemple aux gens, cela n'est pas de réa, cela n'est pas de l'ostentation. Au contraire, cela fait partie de la derwa. Par exemple, le prophète salam, est monté sur le minbar pour que les compagnons voient comment il accomplissait la salat. Et il leur a dit qu'il avait fait cela pour leur montrer l'exemple et leur apprendre la salat. Donc si tu montres à quelqu'un comment faire les ablutions ou à la salat, cela n'est pas du réa cela n'est pas de l'ostentation. Ni non plus si tu indiques un acte de bien pour montrer l'exemple. Non pas pour te faire complémenter. Tout dépend de la l'ania, tout dépend de l'intention. Et celui qui fait cela a en plus la récompense de tous ceux qui vont accomplir cet acte de bien. Comme l'a dit le prophète, والسلام, celui qui indique un bien a la récompense de toutes les personnes qui vont accomplir ce bien. وقال الشعبي بن عثيمين ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمع الناس ويقال له بن عثيمين également cité que Soma entre dans l'ostentation. Soma vient du verbe samira qui signifie entendre. Alors Soma c'est lorsque la personne œuvre pour que les gens l'entendent et la complimentent parlant bien sur elle. Par exemple, elle va dire devant certains J'ai fait telle et telle chose, j'ai donné de l'argent aux pauvres, j'ai été généreux, j'ai fait tel et tel bien, pour qu'on l'entende et qu'on fasse son éloge, toujours avec cette précision. Et parfois, ça peut être d'une façon plus subtile, par exemple, en se plaignant devant les autres, d'être fatigué ou surmené à cause de l'adoration, pour qu'on fasse son éloge. Quelqu'un va dire « Je suis fatigué, j'ai passé la nuit en salat, j'ai beaucoup jeûné, euh, Allah me récompense, je suis vraiment fatigué », pour qu'on le complimente, toujours avec cette précision-là. Donc tout dépend de la niya, tout dépend de l'intention, afin de passer pour quelqu'un de vertueux. « Waqala shi'a akbar. » précise bien ici que la personne voue son adoration à Allah. Sinon ce serait du shirk akbar, ce serait de la grande association. Par exemple elle fait sa salat pour Allah mais elle va allonger son soujoud son recours car des gens la regardent, elle veut qu'on la complimente le ria, l'ostentation est un mauvais comportement il fait partie des caractéristiques des monafiq, des hypocrites et lorsqu'il se lève pour la salat c'est à dire les Les hypocrites, ils se lèvent avec paresse. Ils oeuvrent par ostentation devant les gens. Ici, on va s'intéresser à deux aspects de Riyah, de l'ostentation. Le premier est son Hukm, son jugement. Shira bin Uthimine a cité que l'ostentation faisait partie du shirk asghar, du shirk mineur. Car la personne a visé à travers son adoration autre qu'Allah. Son adoration est vouée à Allah, mais elle veut obtenir À travers ses taxes les compléments des gens et elle peut atteindre le stade de shirk akbar c'est à dire du shirk majeur si par exemple la personne vise par tous ses actes les gens et aucunement en moi l'imam ibn al-qayyim a cité comme exemple du shirk mineur yesir riya, c'est à dire khalil riya, la faible ostentation ce qui indique que si elle est importante elle peut atteindre le stade du shirk akbar de majeur. Si les œuvres ne sont faites que pour les gens Il a cité qu'elle était telle Elle était telle une mer sans rivage Imaginez une mer sans rivage C'est-à-dire que c'est quelque chose de très vaste Peu de gens y échappent Donc beaucoup de personnes risquent d'y tomber C'est pour cela qu'il faut connaître Qu'est-ce qu'on a pour s'en écarter Le deuxième aspect est Qu'en est-il de l'adoration si l'ostentation vient s'y mêler Le shirk ibn a détaillé la question. Il a cité qu'il y avait plusieurs cas de figure. Le premier cas est si la personne vise dès le départ juste les gens et non pas Allah. Donc dans ce cas-là, c'est du shirk et son œuvre est invalide. Son œuvre est nulle. Pourquoi Car la condition de l'ikhlas n'est pas respectée. Le deuxième cas est si la personne vise au départ Allah Puis, pendant l'œuvre, est tenté d'agir par ostentation, par rien. Alors ici, on a plusieurs cas. Le premier cas est si la fin de l'acte n'est pas basée sur le début. Alors dans ce cas-là, le début est valide et la fin est invalide. Donc si le commencement de l'action n'est pas rattaché à la fin, la première partie est valable, mais la dernière partie ne l'est pas. Tout ce qui se passe avant un ria est valable et tout ce qui se passe après ne l'est pas. Par exemple, quelqu'un va donner de l'argent à un pauvre pour Allah. Puis, il va voir des personnes le regarder. Donc, il va rajouter une somme pour qu'on le complimente, pour qu'on dise qu'il est généreux. Eh bien, tout ce qu'il a donné en premier est accepté et tout ce qu'il a donné après n'est pas accepté. Le deuxième cas est si la fin de l'acte est basée sur le début. Alors ici, on a deux possibilités. La première possibilité est si l'individu repousse cette tentation de vrai par, réa, par ostentation et n'y succombe pas. Alors dans ce cas-là, il n'a rien du tout et cela n'a aucune conséquence sur lui. Car le prophète a dit « Allah ne tient pas compte de ce qui nous traverse l'esprit tant qu'on ne le fait pas, c'est-à-dire tant qu'on ne le met par exécution et qu'on ne l'exprime pas. » Ce hadith est rapporté par Muslim. Donc si un West West te vient à l'esprit ou une idée te passe par la tête, tant que tu ne l'as pas mis à exécution et tant que tu ne l'as pas exprimée, eh bien Allah ne nous en tient pas rigueur. Cela fait partie de la miséricorde d'Allah pour cette Ummah, pour cette communauté. La seconde possibilité est si l'individu n'arrive pas à repousser cette tentation de vraie par ria, par ostentation, et qu'il succombe à l'ostentation. Alors dans ce cas, son œuvre est vaine en totalité. Toute l'adoration est invalide. Pourquoi Car la fin est rattachée et basée sur le début. Par exemple, quelqu'un accomplit deux raka avec ikhlas pour Allah. Et au bout de la troisième raqa, une personne le regarde. Alors, il va allonger son recours, son soujoud ou se mettre à pleurer. Et il n'arrive pas à repousser cette euh, tentation de vrai par, ria, par ostentation. Et bien, Dans ce cas-là, sa salat n'est pas acceptée en totalité car les rakas sont liés. La salate forme un tout. À titre d'exemple, c'est comme si quelqu'un fait deux rakas, puis perd les ablutions dans la troisième raka. Eh bien, sa salat est invalide en totalité. Sa salat euh, n'est pas acceptée en totalité. La troisième situation est ce qui se passe une fois l'œuvre accomplie. Sachez que ce qui se passe après n'a pas de répercussion, Sauf dans des cas où, par exemple, la personne rappelle ce qu'elle a fait, ou si elle cause un préjudice à quelqu'un. Dans ce cas, ces péchés de transgression peuvent annuler la récompense. Oh, « les croyants, n'annulez pas vos aumônes. » Comment cela ?« <t 'o> Par un rappel ou un tort. » Si quelqu'un donne de l'argent à une personne, puis ne le cesse de lui rappeler « Je t'ai donné, je t'ai fait du bien, etc. Et » eh bien cela invalide sa récompense. Et aussi si lui cause du tort, par exemple, en se croyant supérieur à lui, en le rabaissant, en l'humiliant, en le vexant, etc. Al-Shik <tit> ibn <tit> attire l'attention sur une chose qui est que le fait de se réjouir que les gens soient au courant de ton acte d'adoration ne fait pas partie de Réa. Of of father, car cela se passe après son accomplissement. Par exemple, quelqu'un fait un acte de bien, une bonne action, il fait creuser un puits dans un endroit pour fournir de l'eau. Il le fait pour Allah wa il ne le fait pas pour être complimenté. Puis les gens l'apprennent et s'en réjouissent et lui-même est content. Et bien dans ce cas- là cela n'est pas de ria, cela n'est pas de l'ostentation. Et Sheik ibn Uthaymin attire l'attention sur un autre point qui est que « Wa leysa min riyah eidhan en yafarah linsen bifir le ta'afi nefsir »« Balla dhalika dalila ala imaniyi <fichier> »« Que le fait de se réjouir soi-même de ses actes d'obéissance ne fait pas partie de riyah, de l'ostentation »« Au contraire, c'est une marque de la foi, c'est une marque de la piété »« Car le prophète alayhi sallallahu alayhi salam, alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu C'est-à-dire que celui qui se réjouit de ses bonnes actions et s'attriste de ses mauvaises actions, c'est lui le vrai croyant. Ce hadith est rapporté par Ahmed et Termévi. Donc celui qui se réjouit de ses bonnes actions, eh bien, cela fait partie de l'Iman, de la foi. l'imam Nawawi a intitulé un des chapitres de Réya de Salihin, chapitre Ce qu'on prendrait par erreur pour de ria pour de l'ostentation, et qui ne l'est pourtant pas. Il a cité le hadith d'Abodhar. Qui a dit Qila li On a dit au messager d'Allah Quel est ton avis sur celui qui fait une bonne action et que les gens louent à cause d'elle? Qal tilka al-mu'min a dit Cela est la bonne nouvelle annoncée dans ce bas monde aux croyants. Celui qui fait une bonne action un bien pour Allah, non pas pour s'attirer les compliments, et les éloges des gens, puis que les gens parlent bien sur cette personne-là, eh bien, cela n'est pas de ria. Cela ne fait pas partie de l'ostentation, et c'est plutôt une bonne nouvelle annoncée dans ce monde aux croyants, en attendant celle de l'akhirat, de l'au-delà. Et dans ce hadith rapporté par Abu Huraira, il dit sallallahu alayhi wa sallam, shirk. Le prophète a dit, Allah le Très-Haut a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait une action dans laquelle il m'associe à un autre, je le délaisse ainsi que son shirk. Ce hadith est rapporté par Muslim. Ce hadith montre clairement que celui qui oeuvre par Ria, eh bien, son oeuvre n'est pas acceptée. Cette personne-là ne sera pas récompensée. Pourquoi Car le shirk s'oppose au tawhid. Le tawhid consiste à vouer toutes ses adorations à Allah Ta'ala seul. Et le shirk consiste à « sarf ibad al » c'est-à-dire à détourner une adoration pour « autre qu'Allah et cela est une énorme injustice. Allah Ta'ala « shirk la Le shirk est une énorme injustice. La personne n'est pas récompensée, et on a vu, et cela peut atteindre le stade de coffre de mécréance, si toutes les œuvres sont faites en vue des gens et non pas d'Allah. Pourquoi Car le shirk invalide les œuvres. Et si la personne meurt sans se repentir, eh bien, toutes ses œuvres sont invalides. Et ici, el shirk abn attire l'attention sur un point qui est que Allah Azza wa Jalla délaisse l'acte du shirk, non pas forcément l'associé qui a été donné à Allah. Car quelqu'un peut commettre du shirk en invoquant une personne vertueuse ou même un prophète comme le font les chrétiens avec Isa, avec Jésus. Salam. Quand les chrétiens ont un problème, ils se tournent vers Jésus. Ils invoquent Jésus pour résoudre leurs problèmes. Donc, il ne faut pas comprendre qu'Allah va délaisser Isa, Jésus. Non, il va délaisser l'acte de shirk qui a été commis. Et Shirk ibn dit que le shirk se divise en deux parties d'un autre point de vue. Il se divise en shirk jali et shirk rafi. Le shirk djali est le shirk qui est apparent, c'est le shirk qui est visible. Ce shirk peut être soit dans les actes, comme le fait de se prosterner devant une statue, ou d'égorger pour autre qu'Allah, ou également dans les paroles, fil comme jurer sur autre qu'Allah ou invoquer autre qu'Allah. Et le shirk rafi est le shirk qui est caché, qui est dissimulé. C'est ce qu'il y a dans les cœurs, comme le riyah, comme l'ostentation. Pourquoi Car c'est quelque chose qui n'apparaît pas, qui n'est pas visible. C'est ce qu'on nomme également « shirk sarahir, », c'est-à-dire « ce qu'il y a à l'intérieur ». Dans l'au-delà, tout ce qui est en nous sera dévoilé. Comme l'a dit Allah, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Dans ce bas-monde, on peut cacher ce qu'il y a dans nos cœurs, mais fil dans l'au-delà, tout sera dévoilé. Et sachez que parmi les signes du riya, il y a le fait d'œuvrer activement quand les gens nous regardent et d'œuvrer avec lourdeur quand on est seul. On se doit d'essayer d'œuvrer quand on est seul, tout comme lorsqu'on est en présence de personne. Après avoir vu en détail si l'œuvre était valide ou pas, sachez que rien ne sert d'œuvrer en vue des gens. Premièrement, certains savants ont cité que celui qui œuvre par ostentation est comparable à un homme qui remplit son sac avec des cailloux et entre au marché pour faire des achats. Quand il ouvre son sac devant le vendeur, il ne trouve que des cailloux et le vendeur lui jette le contenu au visage. Donc tout ce qu'il y a dans le sac ne lui sert à rien du tout. La seule chose qu'il obtiendra, c'est le fait que les gens disent « regardez comment son sac est plein ». Mais il n'obtiendra rien du tout avec ce qu'il a mis dedans. Eh bien, c'est la même chose pour celui qui œuvre par ostentation. Tout ce qu'il obtiendra, c'est que les gens vont parler, le complimenter, mais il ne sera pas récompensé dans la vie future. Donc l'œuvre n'est pas récompensée, il n'y a rien à gagner. Deuxièmement, sachez que c'est de la fatigue inutile. Il faut avoir pour seul but Allah Ta'ala et non pas les gens. Car sinon, c'est se fatiguer pour rien. C'est comme si tu remplissais un seau qui est troué. Tout ce que tu mets dedans tombe. Sache que c'est Allah Ta wa Ta'ala qui te récompensera et non pas les gens. Donc ne l'ivise pas à travers ton adoration. Et le prophète, alayhi a dit dans un hadith, « Inna Akhwaf Ma khafu shirk al shirk al-askhar Il a dit « Ce que je crains le plus pour vous est le shirk mineur. » Les Sahaba lui demandèrent « Qu'est-ce que le shirk mineur ?»« Rien. » Il répondit « C'est l'ostentation. »« Le jour où les gens seront rétribués selon leurs œuvres, Allah Ta'ala leur dira »« fi » Allez, allez auprès de ceux pour qui vous avez œuvré par ostentation dans ce bas monde et regardez s'ils vont vous rétribuer. Ce hadith est rapporté par Ahmed et Shir al-Albani le considère sahir. Donc Allah leur dira d'aller auprès de ceux pour qui ils ont œuvré par ria et de voir s'ils vont les rétribuer. Et bien sûr, qu'ils ne pourront aucunement les rétribuer. Le seul qui pourra te rétribuer yom al c'est Allah tabarak Donc, sache que les gens ne te seront d'aucun profit et que c'est Allah qui te récompensera. Troisièmement, sachez que celui qui œuvre par ostentation devant les gens sera forcément dévoilé. Car le prophète, Ali a dit « Man ra'a wa Celui qui cherche à se faire voir ou entendre des autres pour qu'on le loue, Allah yaftahu, Allah le dévoilera » Ce hadith est rapporté par Bukhari et Mouslim. a cité que El-Nabi alayhi sallatul salam pas précisé est-ce que Allah le dévoilera dans ce bas-monde ou dans l'au-delà. Donc Allah peut dévoiler la personne dans ce bas-monde ou dans l'au-delà. Et cela est pire, comme il l'a dit, car Allah l'a dit Wala al akhza. Le châtiment de l'au-delà est pire encore. Donc, rien ne sert de vrai pour obtenir les loges et les compléments des gens, car on se fera dévoiler, que ce soit dans ce bas monde, ou dans l'Odala, ou peut-être également dans les deux. wa al Allah, nous en préserve. Quatrièmement, l'imam Ibn al-Qayyim, a cité dans son livre I'lam al qu'Allah a fixé une règle immuable. Il revêt toujours le croyant sincère d'une dignité d'une lumière. Il suscite l'amour des gens pour lui, tout ceci en fonction de son ikhlas et de sa niya, de son intention, et également de son attitude envers son Seigneur. Et Ibn al-Qayyim a cité que celui qui agit par ria, par ostentation, et par zor, c'est-à-dire par fausseté, et eh bien Allah le rendra toujours odieux et méprisable aux yeux des gens qui vont le prendre en aversion, tout comme il le mérite. Puis, il a dit Fel wal al -maqt wal Ibn al-Qayyim a dit Le croyant sincère sera respecté et aimé Tandis que celui qui agit par ria, par ostentation Sera méprisé et détesté des gens Donc rien ne sert de vrai par ostentation Car au final les gens détesteront et mépriseront la personne Enfin on va voir Ma huwa ria Quel est le remède à l'ostentation On va citer certains points qui vont nous aider à remédier au Riyah. Le premier point est d'étudier et de mettre en pratique les principes de l'Iman, de la foi, sous toutes ses formes, que ce soit fait raqueda dans la croyance, les paroles, les actes. Il faut connaître son Seigneur, savoir entre autres que c'est Allah qui accorde, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. Si quelqu'un sait par exemple que si les gens se réunissent pour lui être profitable, ou lui nuire en quoi que ce soit, ils ne le pourront que selon ce qu'Allah a, a destiné. Cela va l'aider à s'en remettre à Allah, et à agir avec ikhlas. Le deuxième point est de garder en tête la grandeur d'Allah, et qu'il est le seul qui mérite qu'on lui voue nos actes d'adoration. Il faut toujours garder en tête qu'Allah connaît nos connaît nos intentions, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Cela va nous aider à purifier notre niya. Le troisième point, il faut avoir peur que ces bonnes actions soient invalides à cause de rien, de l'ostentation. Ce point à lui seul devrait suffire. Cela devrait nous pousser à faire très attention car tout ce qu'on fait risque de ne pas être accepté et d'être inutile. Le quatrième point qui va nous aider à Remédier à, à l'ostentation est d'arrêter d'être focalisé sur le regard des autres, sur le regard des gens. Ne pas rechercher leurs éloges et ne pas craindre leurs critiques. Il ne faut pas convoiter non plus ce qu'ils possèdent. œuvre pour Allah et ne fais pas attention. Sache que s'ils parlent bien sur toi, cela n'augmentera en rien ton risque, ni ton âge, ni ton terme de vie. Pareil s'ils te critiquent. Agir en vue des gens ne changera rien du tout. L'imam Ibn al-Qayyim a cité que l'ikhlas ne pouvait pas se regrouper dans le cœur avec l'amour des éloges et la convoitise des biens des gens. Tout comme l'eau et le feu ne peuvent pas se regrouper. Donc l'ikhlas est incompatible avec l'amour des éloges et la convoitise des biens des gens. Ils ne peuvent pas se regrouper dans un même cœur. L'imam al Qayyim a expliqué qu'il faut d'abord faire abstraction des éloges et des compléments. Il ne faut pas les rechercher. Il ne faut pas non plus viser, ne pas convoiter ce qu'il y a dans les mains des autres, dans les mains des gens. Cela va nous aider à acquérir l'ikhlas en ne visant que ce qu'il y a auprès d'Allah Ta'ala. C'est pour cette raison qu'il faut prendre garde aux ravages causés par l'amour du prestige et de la célébrité. Sachez que le danger ne réside pas dans la célébrité en elle-même. Non, quelqu'un peut faire des choses et être connu en bien sans l'avoir recherché en œuvrant pour Allah Ta'ala. Le danger réside dans la recherche de la célébrité, dans l'avidité de la renommée. Le prophète Alayhi a dit dans un hadith Or si bi afsad laha min hirs al-mar <âmbrimament> al-mal wa al-sharaf li Le prophète dans un hadith que de deux loups affamés, lâchés sur des moutons ne cause pas plus de ravages que ceux causés par l'avidité des biens et du prestige sur le digne de la personne. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, Al-Albani le considère authentique. Imaginez un enclos avec des moutons. Le berger n'est pas là et Vous lâchez deux loups, en plus affamés. Le berger revient le lendemain, que va-t-il trouver? Les loups, bien sûr, ne vont pas les épargner. Eh bien, les dégâts causés par l'amour, par l'avidité des biens et du prestige sont pires encore que les ravages causés par ces deux loups-là. Donc faites très attention, Yehu al Muslim, faites très attention, car la soif de renommée peut pousser à agir par ria, par ostentation. Et parfois, c'est plus subtil. Par exemple, des personnes vont défendre quelqu'un ou une cause dans un certain but. Elles vont le défendre non pas réellement par amour du Qur'an et de la Sunna, mais pour se faire aimer de ceux qui soutiennent cette personne ou cette cause. En défendant quelqu'un ou une cause soutenue par un certain public, elles vont chercher à s'attirer les éloges et les faveurs de ce public. Elles ont un intérêt derrière ça. Elles vont avoir un rang, une renommée. Des gens vont les suivre, elles auront une influence plus grande, etc. Surtout de nos jours avec les réseaux sociaux. Il faut prendre garde car plus les gens s'exposent, plus ils s'exposent également à l'ostentation, en rien. Le cinquième point est, il faut s'habituer à être discret dans certaines œuvres, surtout celles qu'on peut faire à l'abri des regards, comme certaines prières supplémentaires, les sadaqa les aides, etc. Le prophète, alayhi salat wa a dit dans sa hadith "Inna Allah al al-khafi." Le prophète, a dit "Allah le serviteur khafi", c'est-à-dire le serviteur discret, celui qui ne recherche pas à se montrer, celui qui ne recherche pas la célébrité la renommée. "Contente-toi du fait qu Allah, te voit. Adore Allah comme si tu le voyais, car si toi, tu ne le vois pas, lui, te voit allah azzawajal te voit c'est certain et c'est le plus important pourquoi car c'est allah tabaraka wa ta'ala qui te rétribuera et c'est lui qui te récompensera par contre tu ne vas pas délaisser une obligation comme par exemple la salat obligatoire en groupe au mesjid sous prétexte de ria d'ostentation et si tu fais un acte pour allah et que shaitan vient te ouest-ouest t'insuffler comme idée que tu le fais par ria par ostentation pour que tu arrêtes Alors, repousse ce et demande protection, Allah contre Shaitan. Car Shaitan wa'idu, c'est un ennemi. Il faut le prendre comme ennemi. Son but est que tu arrêtes. Donc, toi, euh, tu dois continuer ton acte avec Ikhlas et ne pas prêter attention aux Westwest de Shaitan. Le sixième point est de garder en tête que ce bas monde est éphémère et que l'au-delà est éternel. Donc il faut faire ses provisions pour l'au-delà. Et souviens-toi que la mort est proche et que la rencontre d'Allah est proche. Regarde dans ton entourage ceux qui meurent et dis-toi que tu peux être le prochain. Le septième point est, il faut faire des efforts pour agir avec Toujours veiller à sa bonne nia et surveiller son cœur pendant les actes de ibadah, d'adoration. Il faut toujours se remettre en question. Au moment d'agir ou de parler, pose-toi la question pour qui tu le fais. Le huitième point est de lire régulièrement le Coran et de le méditer. Allah a cité que c'était une guérison pour les cœurs. Pose-toi la question, pourquoi trouves-tu la force et l'énergie, même quand tu es fatigué, de faire tout ce que tu fais pendant la journée, travailler, faire les courses courir à droite à gauche, s'occuper des papiers, s'occuper des enfants, les amener à l'école, les ramener, préparer la nourriture, etc. Et au moment de lire un peu de Coran, tu n'as plus la force. Pose-toi cette question-là. Le prophète Ali Salat a dit par exemple que le fait de lire ⁇ Sorat Al-Kafirun avant de dormir ⁇ c'est un désaveu du shirk. Ce hadith est authentifié par Sheikh al-Albani. Le neuvième point est de lire l'avis du prophète, Ali celle des compagnons, des Tabi'in, des grands savants de l'islam et des personnes vertueuses pour voir comment ils se comportaient. Par exemple, Sofiane Thawri disait Sofiane Thawri a dit que la chose la plus dure à laquelle il devait veiller était d'ikhlas, sa niya. On se doit également de prendre exemple sur nos salaf pour faire la même chose, pour veiller à notre ikhlas, à notre niya. L'imam al-Shafi'a dit L'imam al-Shafi'a dit qu'il aurait souhaité que les gens apprennent cette science sans qu'on ne le mentionne c'est-à-dire sans qu'on ne fasse référence à lui subhanallah ce qui montre bien qu'il ne recherchait pas la célébrité il ne recherchait pas la renommée la gloire L'imam Ibn al-Qayyim a dit Ibn al-Qayyim a citit que ce qui nuisait le plus aux actes était le hujb est le fait d'être un but de sa personne, la vanité. » Également le fait d'aimer se montrer devant les autres. Il faut rester humble et ne pas chercher à tout prix à se montrer, à rechercher la notoriété. Les sèlephs étaient discrets dans leurs bonnes actions, dans leurs actes de bien. Par exemple, euh, lorsque l'imam Ahmed s'adressait aux gens et que sa voix tremblait et qu'il sentait qu'il allait pleurer de crainte d'Allah, eh il se mettait la main sur le visage en disant « Quel mauvais rhume !» pour faire croire qu'il était enrhumé pour cacher ses pleurs, Et Ibn A'ad, rapporte que Daoud ibn Abihind jeûna pendant 40 ans sans que sa famille ne soit au courant. Il travaillait dans la broderie, il partait le matin avec son repas qu'il donnait à, à quelqu'un en chemin, donc ça lui faisait une sadaqa. Et le soir, lorsqu'il revenait, il rompait le 6 avec sa famille qui ne savait même pas qu'il jeûnait. Subhanallah. Regardez comment étaient nos célèbres, pour prendre exemple sur eux, leur crainte d'Allah, leur modestie, leur discrétion. Regardez, 40 ans et sa famille ne savait pas qu'il jeûnait. Observez la différence avec aujourd'hui, par exemple avec les réseaux sociaux. Maintenant, quelqu'un fait quelque chose, c'est instantané, tout le monde le sait. Certains font mine de faire une bonne action, par exemple... Ils vont faire mine d'invoqués en levant les mains, puis ils vont poster la photo dans les réseaux sociaux et ils vont se réjouir qu'on les complimente pour un acte de bien qu'ils simulent. Subhanallah. Sachez que c'est une porte de char de mal, où shaitan peut pousser à faire un acte juste pour se montrer aux autres et récolter des likes, ce qui est une forme de complément. Ou en se montrant en train de faire une bonne action, en train de nourrir des pauvres, des orphelins, etc. Tout ça pour se montrer et s'attirer les compliments des gens. Donc, il faut faire très attention à t'enir. À force d'étaler ta vie et tous tes faits et gestes, tu peux tomber dans l'ostentation. En t'exposant devant les gens, tu t'exposes au rien. Et le dixième et dernier point est de faire beaucoup de dehors, beaucoup d'invocations. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, demandait protection contre certaines choses. Parmi elles, Il disă, Donc, il demande contre protections contre l'hypocrisie, et l'ostentation dans les actes et les paroles, comme on l'a vu. Ce hadith est rapporté par le Hakim, et le al-Albani le considère authentique. Donc, on se doit d'invoquer avec cette invocation-là. Et le prophète, alayhi salatu salam, nous a enjoint de demander protection contre certaines choses également, en disant « Allahumma inna na bika bika shiyan na alamu. Contre le fait de commettre du shirk en connaissance de cause. »« Wa lima la alam. Et de demander pardon pour ce qu'on commet sans savoir. » Au cas où l'on a commis une chose sans le savoir, et bien dans ce cas-là, il faut demander pardon à « Allah tabarak wa ta'ala ». فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يجنبنا الريا والسمع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب لك